Ma nation, il est temps de se lever, de devenir un peuple bien guidé, d'effacer les erreurs du passé. Ma nation, il est temps de s'élancer. Ma nation, il est temps de se lever, de devenir un peuple bien guidé. Effacer les erreurs du passé, ma nation, il est temps de s'élancer, ma nation, il est temps de s'élancer, nos compagnons ont élevé, l'islam dans sa globalité, ils ont mis le monde à leurs pieds, et ont gagné l'éternité, les compagnons ont élevé, l'islam dans sa globalité ils ont mis le monde à leurs pieds et ont gagné l'éternité et ont gagné l'éternité tous les jours tu vois l'islam des eaux nourrit ton seigneur blasphémé qui donc portera notre étendard Aussi loin que porte le regard Tous les jours tu vois l'islam des eaux Nourré et ton seigneur blasphémé Qui donc portera notre étendard Aussi loin que porte le regard Aussi loin que porte le regard